Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 6 juillet 2022. Voici les grands titres de cette édition. La vente aux enchères des marchandises ou autres biens saisis doit préalablement être précédée par une enquête faite par une juridiction. Vous entendrez les explications de l'avocat Fernand Remecho. Il montre certains abus de pouvoir de certaines autorités administratives. L'administrateur de la commune Cayenza suspend depuis ce lundi les titres d'exploitation pour certains débuts de boissons de la ville de Cayenza, leur permettant de dépasser les prix fixés par l'État sur les produits de la Baroudi. L'objectif est de décourager la spéculation. Et puis, dans la chronique parle, rassure-moi, un chercheur en justice transitionnelle nous montrera que la complaisance favorise la prolifération des messages de haine. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour. Aucune autorité n'a le droit de vendre aux enchères des marchandises ou autres biens saisis dans sa province ou commune. De pareils qu'à son fréquent où des autorités administratives les mettent directement sur le marché sans aucun préalable. Maître avocat Fernand Remecho explique que les objets saisis de, devraient être présentés à une juridiction. Cet homme de droit précise que ces marchandises ne peuvent être vendues qu'après enquête. suivez le au micro de Jean-Marie Maillon. Il faut distinguer l'autorité qui a premièrement saisi ces objets. Du moins qu'il s'agit d'une autorité judiciaire ou une autorité administrative. Une autorité administrative doit porter plainte au niveau de l'autorité judiciaire, quitte à ce qu'une enquête soit ouverte, une enquête qui peut mener à la condamnation du contrevenant. En cas de saisie, c'est que le contrevenant doit s'assurer que... Premièrement, un procès verbal de saisie a été établi du premier coup, indiquant les objets ou marchandises qui ont été saisis. Après cette étape, la loi dit que c'est au contrevenant d'aller vers l'OBR pour que les droits, les taxes et amendes qu'on doit lui infliger lui soient présentées. Cette autorité administrative ou autorité judiciaire n'a pas du tout droit de vendre ces objets saisis du moment qu'il n'y a pas encore eu jugement, du moment que même le, le contrevenant ait épuisé tous les voies de recours et que le jugement ait autorité de la chose jugée. Alors, à partir du moment où le jugement a été prononcé et que tous les voies de recours ont été épuisées et que le jugement même a autorité de la chose jugée, c'est à partir de là que l'autorité judiciaire pourra vendre Les objets saisis ou marchandises saisies, mais en aucun cas, l'autorité administrative ou judiciaire ne pourra pas vendre ces objets avant qu'il y ait jugement et qu'il y ait le jugement et autorité de la chose jugée, donc avant que tous les voies de recours aient été épuisées. Et une fois un procès engagé ou une action engagée au niveau de la justice, on se basera beaucoup plus sur les articles 247 du Code de procédure civile et 258 livre 3 du Code civil. C'était maître Fernand Rémechou. La suspension des titres d'exploitation pour certains débuts de boissons de la ville de Kayanza, leur permettant de dépasser les prix fixés par l'État sur les produits de la Braroudi et l'interdiction de l'offre de ces mêmes produits aux commerçants des autres communes. Voilà certaines mesures prises par l'administration de la commune Kayanza depuis lundi. L'administrateur Gilbert Nandoui dit que ces mesures visent à décourager la spéculation observée chez certains commerçants de produits Braroudi. Patrick Senghioff. D'après Gilbert Niandi, administrateur de la commune Kayanza, des enquêtes menées ont montré que certains tenants des en à de Kayanza se sont dotés de titres d'exploitation, avec le serbuité de spéculer en vendant les produits fabriqués par la Braudie à un prix supérieur à celui fixé par l'État burundi. Certains, d'après toujours cette autorité administrative à Kayanza, vont même acheter des boissons de petits commerçants afin de les revendre chez eux à des prix exorbitants. L'exemple est celui d'une bouteille et de petits pumices qui se vendent dans certains bissons à 1 francs alors que le prix fixé par l'État à ce produit ne dépasse pas 1 francs. Dans ces mêmes bissons poursuit Gilles et niandu administrateur de la commune de une bouteille de primis ,72 et 72 centilitres se vend entre 1 et 2 francs, au moment où Amsterdam, 65 cl s'achète entre 2 et 3 francs francs. Les tenants des cabarets en Virdo s'indignent que les semi-grossistes et propriétaires des bistrots approvisionnent beaucoup leurs cabarets au détriment des cabarets d'autres commerçants. Certains des semi-grossistes et des produits de la Braudia Cayanza sont aussi pointés du doigt par des commerçants qui le grand des boissons distribuées souvent aux commerçants des autres communes que Kayanza. Ce sont ces grognes des uns des autres parmi les commerçants et vendeurs des boissons produites par la Bravoudia Kayanza qui ont motivé l'administrateur de la commune Kayanza à prendre sur l'indice certaines décisions comme l'annulation des titres d'exploitation pour certains bistrots et l'interdiction d'approvisionner des boissons destinées à la commune Kayanza à d'autres communes. Gilles Bernyando, administrateur communal de Kayanza percé, dirigé, a dénoncé tous les commerçants récarcitrants en matière de la subtilisation et quiconque qui affichera un refus d'obtempérer à toutes ces décisions prises afin qu'ils soient punis conformément à la loi. Depuis Kayanza, Patrick va pour la radio Sanganilo. Et venant, un éleveur de la colline Nerukova en commune et province Gitega apprécie positivement l'élevage en stabilisation permanente, mais déplore que la fièvre du Rift Valley a un impact négatif sur son élevage. Il demande aux personnes habilitées de tout faire pour rendre disponibles les médicaments et le vaccin permettant de combattre cette maladie. Gérard Nihilagila. Venani Hiragira est un éleveur de la colline Rukova, commune province de Gitega, qui apprécie l'élevage par stabilisation permanente, même s'il est cher. Moi, même avant la mesure de stabilisation permanente, je n'avais jamais amené mes animaux au pâturage. Cela parce que j'avais vu que c'est cher d'amener une vache au pâturage dans la mesure où ça nécessite un berger qui doit être payé. Tous mes animaux sont donc dans des étables à l'intérieur de mon enclos. Cependant, c'est aussi cher et ça exige du courage, du fait qu'il faut planter beaucoup d'herbes qu'ils consomment. Par exemple, j'ai deux vaches de race améliorées et une génisse. C'est vraiment difficile de les nourrir. Je dois planter beaucoup d'herbes et je les plante même dans des champs où je plantais des cultures vivrières. Il indique également que la maladie appelée fièvre de la vallée du lift qui a attaqué le gros bétail depuis un certain temps a un impact négatif sur son élevage. Les conséquences fâcheuses sont nombreuses. Par exemple, j'ai deux frisons qui consomment beaucoup d'herbes et ainsi je ne peux pas élever plus de deux frisons. Il est temps alors de vendre la génisse qui est née de ces deux frisons pour que je puisse continuer à bien nourrir ces deux autres. Mais comme le commerce du bétail est interdit, toutes ces vaches finiront par maigrir, dans la mesure où je manquerai de quoi les nourrir. Mais si je pouvais vendre la génisse, j'aurais de l'argent pour payer les ouvriers et acheter de l'herbe et la produire moi-même. Comme aujourd'hui, la vente des vaches est interdite et comme je ne peux même pas vendre deux de mes moutons, je dis que c'est vraiment un problème grave. Il demande aux personnes habilitées de tout faire pour rendre disponibles les médicaments et vaccins permettant de combattre cette maladie. Vraiment essayer de voir comment nous sauver. L'État devrait tout faire pour que la situation ne se pernise parce que nous sommes découragés. Que l'État mette beaucoup d'efforts dans le domaine des médicaments et vaccins pour les animaux et que notre ministre ayant l'élevage dans ses attributs. En face, une priorité pour que ces produits vétérinaires soient rendus disponibles le plus vite possible. Venani est un éleveur de vaches, de moutons, de porcs et de lapins. Depuis Gitega, j'ai Anibigira pour la radio et Sangani. Merci Gérard, vous saurez que depuis l'apparition de cette fièvre de la, de la vallée du Rift, 413 vaches sont déjà mortes sur plus de 960 vaches qui ont présenté des symptômes de cette maladie. Quant aux chèvres et moutons, 214 sont déjà morts sur plus de 620 qui présentaient des symptômes. On, ce sont des précisions de Serge Gonoziza, directeur général de l'élevage. Il est 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro Vous ratez l'essentiel Certains agriculteurs de la province de se plaignent de la faible production observée pour la saison culturelle B suite au retard mis dans l'obtention des fertilisants et demandent que cela ne se reproduise, ne se reproduise plus pour d'autres saisons. Gloriose Nioubawe, directrice du Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi, explique ce retard dans la fourniture des fertilisants par le nombre croissant des demandeurs pendant la saison B. Et elle rassure que les fournisseurs sont déjà informés de cette nouvelle donne et qu'ils en tiendront compte à la prochaine. On passe maintenant à la chronique éducation. Le français, langue d'enseignement au Burundi, n'est plus maîtrisé dans le milieu scolaire depuis l'introduction du système fondamental. constat de l'expert en langue et professeur à l'université du Burundi, Jela Nibona. Il dit qu'un des facteurs expliquant cette situation est la dévalorisation des langues dans cette nouvelle réforme. Pour lui, il est difficile pour un apprenant d'assimiler les cours s'il ne maîtrise pas la langue d'enseignement. Vestine La langue française est une langue d'enseignement au Burundi pour dispenser différents cours, dont ceux des sciences pures et sociales. Cependant, depuis l'introduction d'une nouvelle réforme dite « enseignement fondamental » en 2013-2014, cette langue connaît une régression progressive. L'expert en langue et professeur à l'Université du Burundi compare le niveau de connaissance en cette langue d'un apprenant de l'ancien système et celui du nouveau système. Par exemple, le niveau d'un élève qui termine la neuvième, c'est le niveau A2. Si on observe en fait l'organisation de l'enseignement du français à l'école fondamentale, c'est aussi l'un des objectifs fondamentaux de l'enseignement du français en neuvième. Or, ce niveau était attendu pour l'élève de la sixième année primaire dans l'ancien système. Ce qui fait que l'élève qui termine notre école fondamentale et qui entre en post fondamentale a le même niveau que L'élève avait un septième. Si donc cet élève s'oriente dans les sections sciences où on va réduire les séances hebdomadaires du français, ça veut dire qu'il peut arriver à l'université avec le même niveau A2. Or, pour suivre des enseignements à l'université, il faut un minimum de niveau B1, par exemple. Alors, les causes de la régression de la langue française dans l'enseignement burundais sont diverses. Gélas de Nimbona donne l'exemple de l'explication des notants qui ont dit pour le cours dispensé en français. Le pays a connu des crises successives. Depuis 1993, il y a des enseignants qui ont perdu leur vie. Il y en a qui ont été obligés de s'exiler et qui n'ont pas pu revenir. Il y en a qui, ont, pour plusieurs raisons, ont quitté le secteur de l'éducation et aujourd'hui occupent d'autres fonctions dans le pays. On voit ce problème de mixage de langues dans l'enseignement. Dans la plupart des cas, on voit qu'il y a des enseignants qui font cette pratique mais cela n'arrange pas du tout l'apprenant. Parce que quand vous donnez le support de cours en français et que vous expliquez en kirundi, le problème c'est quoi L'étudiant ou l'apprenant ne va pas maîtriser ni le français, ni le kirundi. Et le jour de l'examen, vous allez sortir le questionnaire en français pour des concepts que vous avez expliqués en kirundi. Ce qui fait que l'étudiant ou l'apprenant commence à hésiter parce qu'il n'a pas de réponse en français. Si l'apprenant ne maîtrise pas la langue d'enseignement, il ne comprendra même pas la matière enseignée, déplore cet expert en langue. On ne peut pas se dire, voilà, je veux apprendre les, les mathématiques, je veux suivre la faculté des sciences sans la maîtrise de la langue d'enseignement. Si on ne comprend pas la langue d'enseignement, on ne va pas maîtriser la, la physique enseignée en français, on ne va pas maîtriser la chimie enseignée en français. Ça veut dire qu'il y a effectivement cette interdépendance des disciplines. Dans la prochaine chronique, nous vous parlerons de l'importance de la maîtrise de la langue d'enseignement ainsi que les propositions pour que le français soit réellement maîtrisé un milieu scolaire et universitaire au Burundi. Parle, rassure-moi. La complaisance se manifeste par le fait de faire semblant de ne pas remarquer les fautes de quelqu'un dans le but de le soutenir. Professeur Jean Bosco Arerimana, chercheur en justice transitionnelle, indique que cela favorise la prolifération des messages de haine qui conduisent aux violences lorsqu'il y a impunité. Pour lui... Il est à l'État de prendre le devant dans la lutte contre la prolifération de ce genre de message. René Lamouche. La complaisance se manifeste par le langage qui mobilise les groupes selon leur appartenance. Professeur Jean Bosco harenoumana chercheur en justice transitionnelle, fait savoir que la complaisance peut favoriser la prolifération des messages de haine lorsqu'il y a une volonté manifeste de protection des promoteurs de messages de haine de la part des leaders ou des membres du groupe quelconque. On sait qu'un ami, un collègue, en groupe est à la base des messages de haine et on fait comme si rien n'était. La conséquence, c'est la perte de la référence sociale normative. C'est-à-dire, la jeune génération, les enfants qui grandissent vont croire que cette situation a été toujours ainsi. Ils vont prendre ça comme une référence et donc ne sauront pas s'adapter dans un contexte où ils acceptent la catégorie de la population décrite comme des criminels. Ils vont prendre ça comme une réalité éternelle. Et comme conséquence, les messages de haine ont souvent précédé la violence, laquelle conduit à des crimes Tous les grands conflits, que ce soit au niveau interne, c'est-à-dire les conflits à l'interne des États, ou des conflits interétatiques, les conflits interethniques, interreligieux, l'élément déclencheur, d'abord et avant tout, ce sont les messages de haine qui instrumentalisent une partie ou la totalité du groupe A contre le groupe B. Et les conséquences sont évidentes. Ce sont les guerres, ce sont les conflits, c'est la violence généralisée. Et violence est justifiée par des messages accumulés au cours des années, souvent des siècles. Selon lui, l'État a le premier rôle dans la lutte contre la prolifération de messages de haine à travers les médias et dans des écoles. Prevenir en mettant en place des mécanismes qui permettent de déceler les messages de haine, qui permettent d'empêcher les messages de haine de proliférer. Ça peut passer par des programmes, ça peut passer par l'éducation à long terme, et ça peut aussi passer par d'abord et avant tout l'action gouvernementale, c'est-à-dire libérer l'espace qui permette à ce que les victimes des messages de haine aient la possibilité de se plaindre et d'avoir justice, c'est être proactif. C'est faire en sorte que chaque manifestation d'un message de haine ou de la complaisance au message de haine soit punie comme tout autre crime. Professeur Jean Bosco Relimana ajoute que le Burundi a déjà signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui appelle à l'interdiction par la loi des appels à la haine qui constituent une incitation à la discrimination et à la violence. Actualité internationale. Les présidents congolais et rwandais se retrouvent à Luanda en Angola ce mercredi 6 juillet 2022, aux côtés du président angolais Joao Lourenço, désigné médiateur par l'Union africaine dans la crise qui oppose les deux pays. Depuis des mois, Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe rebelle M23 en pleine résurgence dans l'est de la RDC. Un soutien nié par les Rwandais concernant l'ordre du jour, les suspensions ces dernières semaines des accords bilatéraux et des vols, des, des vols de la compagnie rwandais vers la RDC seront sur la table. Félix Ce Tshisekedi aura, lui, une exigence que le Rwanda clarifie ses liens avec le M23 et cesse d'aider le groupe armé. L'ex-président du Burkina Faso Blaise Compaoré est attendu à Ouagadougou en fin de semaine pour y rencontrer les autorités militaires issues du coup d'état de janvier. Il doit arriver jeudi ou vendredi pour un court séjour et être reçu par le chef de l'état dans le cadre de la réconciliation nationale. Le président Compaoré avait été contraint de partir en exil en Côte d'Ivoire. En octobre 2014, au lendemain, de violentes émeutes populaires et sous la pression de l'armée de l'opposition qui s'opposait à sa volonté de vouloir rester au pouvoir qu'il détenait. Depuis 1987, le 6 avril, il a été condamné par contumace à la prison à perpétuité. À l'issue d'un procès de six mois devant le tribunal militaire de Ouagadougou pour son rôle, dans pour son rôle présumé dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara lors d'un coup d'État qu'il a porté au pouvoir cette année-là. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il est 13h14 à Bojumbura et sur l'Isangadilon. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le réaliser. Un très bon après-midi. Thank you.